I home is this for the Régis nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 8 Donc comme n'importe quelle langue l'espéranto possède ses propres prépositions Donc ces mots invariables qui servent à introduire les compléments. Donc, ainsi en espéranto, la préposition euh, qui en français se dit « dans » euh, se traduit « en ». Donc « dans le sac se, » se, se dit « en la saco ». Donc la règle 8 stipule qu'en espéranto, les prépositions veulent par elles-mêmes le nominatif « Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cela implique qu'après une préposition, il n'est pas besoin d'ajouter le N final qui marque l'accusatif à la fin des mots. Malgré tout, il existe quelques cas où on, quand même, on ajoute après une préposition l'accusatif pour marquer, par exemple, un mouvement, une mesure ou un changement d'état. Par exemple, si je, mets, si je veux traduire, je mets un papier dans le sac, donc il y a un mouvement du papier dans le sac, je, mettra, je dirais « mi metas paperon » la sacone. Merci Régis. La dernière fois, Catherine, nous avons vu que le septième congrès de l'espéranto a eu lieu en 1911 à Anvers. Oui, et on arrive là en 1912 à Cracovie, où on va fêter le jubilé de l'espéranto. Ça fait en effet 25 ans depuis l'apparition du premier livre de Zamenhof. C'est l'occasion de faire le bilan d'un quart de siècle du cheminement de la langue. Peut-on alors connaître le nombre de locuteurs Alors c'est difficile de savoir combien de personnes parlent l'espéranto. On peut malgré tout faire une estimation grâce au nombre de groupes répertoriés. En 1902, on compte 44 groupes et ce nombre augmente régulièrement pour atteindre 1575 en 1912, sur tous les continents. On en déduit alors grosso modo que 40 40 000 personnes parlent l'espéranto, dont la moitié sont français, allemands et britanniques. Et ce chiffre ne prend pas en compte les espérantistes russes, qui ne peuvent pas être répertoriés, car à cette époque, le gouvernement tsariste est défavorable à l'espéranto. Et les publications aussi, je crois, sont très nombreuses. 1912, on compte 20 revues spécialisées, qui traitent de la médecine, de la pédagogie, de la littérature, 40 revues nationales, et un grand nombre de revues régionales ou de bulletins de groupe. Il existe alors pas moins de... de 114 dictionnaires, 456 méthodes d'apprentissage en 31 langues. Eh bien dis donc, Zamenhof doit être à ce moment-là fier de ce bilan. Effectivement. Et c'est pourquoi, lors du congrès de Cracovie, il déclare abandonner son rôle de chef du mouvement pour n'être plus qu'un simple espérantiste parmi les autres. Et il tient parole par une présence discrète au 9e congrès universel de 1913 qui se déroule à Berne. Vient ensuite 1914. Mais nous en reparlerons la prochaine fois. Nous accueillons aujourd'hui Gaston. Gaston, comment et quand avez-vous découvert l'espéranto J'avais vu un petit article sur le journal local proposant des cours d'espéranto au club espéranto Bourque en 2002. Ne connaissant nullement cette langue, j'ai cherché sur internet quelques renseignements. Finalement, j'ai attendu l'année suivante pour m'inscrire, donc en En 2003. J'ai découvert cette langue nouvelle avec des débuts faciles et une compréhension rapide des mots, dont beaucoup se retrouvent dans notre français, soit qu'ils viennent du latin, de l'anglais, de l'allemand ou de l'italien, ce qui permet un apprentissage rapide. Une langue avec 16 règles de grammaire immuables qui en font le socle. Une langue qui pourrait faire partie du développement durable, dont on parle tant, permettant l'égalité dans la parole, ouvrant sur l'amitié entre les peuples, et ainsi une ouverture sur le monde sans barrière de la langue. Utopie, certes, mais le monde en a d'autres. Exemple probant ces jours-ci, Copenhague. La pratique de l'espéranto m'a permis de croiser de nombreuses personnes portant un regard différent sur notre monde, tout en restant adapté à celui-ci. J'ai participé à des congrès où, bien qu'étant de nationalités différentes, nous pouvions discuter sans barrière de la langue. J'ai pu recevoir des cyclistes qui cherchaient logement chez les espérantophones, cyclistes également, répartis sur, au long de leur périple. Lors du congrès régional à Moutier, en Savoie, j'ai pu rencontrer un couple d'enseignants retraités qui avaient appris l'espéranto avant de se lancer dans un tour du monde à vélo sur deux années. J'avais eu l'occasion de les suivre dans leur périple sur Internet. Des voyages à vélo sont organisés en pays étrangers, entre diverses divers nationalités, grâce à l'espéranto. Donc voilà, grâce au vélo et à l'espéranto, je voyage dans le monde et m'ouvre langues diverses. Si, si vous aussi êtes curieux de découvrir l'espéranto, je vous suggère de vous rendre sur Internet à la page Un humanisme mondialiste ou Penser autrement. En 1854, Le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des, des Indiens. Voici la suite de son discours. La bruego insultas la oreloine. Le vacarme semble insulter nos oreilles. Qui a estas en la vivo Quel intérêt y a-t-il à vivre Si l'homme ne peut entendre le cri de l'engoulevent solitaire. ou les palabres nocturnes des grenouilles autour d'un étang. Je suis un homme rouge. Je ne comprends pas. La Indiano. L'Indien préfère le murmure du vent s'élançant comme une flèche à la surface d'un étang. Et l'odeur du vent lui-même. La vita de la Lavée par la pluie de midi. Ou parfumée par le pin pignon. L'homme est précieux, l'air est précieux à l'homme rouge. Car toutes les choses partagent le même souffle. La besto, la homo. L'animal, l'homme. Tous viennent du même souffle. L'air qu'il respire. La blanca homo L'homme blanc ne semble pas le remarquer. Comme si son expiration durait plusieurs jours. Il est insensible à la puanteur. Et pour terminer cette émission, Régis, quelles sont les actualités de l'Espéranto Ben, Je vais revenir sur un petit événement qui a eu lieu en fin 2009 où Google, le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet, a rendu hommage au 150e anniversaire de Zamenhof, le créateur de l'espéranto. Il faut savoir que Google a l'habitude de modifier son logo euh, qui figure en haut de sa page de recherche à certaines occasions, par exemple pour Noël les fêtes nationales, comme le 14 juillet en France. Mais il faut savoir que le 15 décembre 2009 euh, un drapeau aux couleurs de l'espéranto avait remplacé le L dans, le, dans Google. Et ce, ce changement de logo a été visible dans 33 pays dont le Japon, la Corée, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Allemagne et la France. Euh, la page internet de Google est la plus visitée chaque jour la, la page internet la plus visitée chaque jour dans le monde. Donc, ça, donc cela a été une belle réclame pour l'espéranto et si vous cliquiez sur le drapeau, euh, cela ouvrait une page avec euh, une série de liens d'informations sur la langue internationale. Et dans les heures qui ont suivi, le nombre de recherches sur les mots « espéranto » et « amenof » ont explosé. Et Il faut savoir que, par exemple Google, si vous configurez votre navigateur Internet en déclarant que l'espéranto est votre langue de base, euh, et ben, Google, sa page Internet apparaît complètement traduite en « espéranto ». Ce qui montre bien que la langue internationale s'inscrit complètement dans la modernité. et j'aurai l'occasion prochainement de vous reparler de l'espéranto et de l'informatique. Gis